Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Label Rock, une minute de retard et quelques petits soucis techniques, mais tout est rentré dans l'heure. De content de vous retrouver pour votre rendez-vous dominical. Sébastien, aux manettes du 89.4. Virgin, radio, pop rock, Label Rock, ensemble jusqu'à 20h. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que tous les fans de sport, notamment les fans de la chorale, ne sont pas trop déçus. Peut-être que vous avez suivi avec Fabrice et Paul Brideau. o u Et v o i là, le Final Four hein, qui a commencé donc sur notre antenne vendredi soir, et vous avez terminé aujourd'hui certainement un petit peu déçu malgré cette belle victoire à 13h. Bah tiens, si ça peut leur donner un petit peu de beau moqueur pour tous les sportifs, sachez qu'en ce moment il y a du foot avec Saint-Etienne Lens et que Saint-Etienne est en train de gagner 1 à 0. Je sais pas, c'est une maigre consolation, mais en tout cas, ça nous a fait plaisir d'avoir Paul Brideau de nouveau sur notre antenne sur le 89-4, et même si les c o r a l i e n s terminent que 3 à Et bien, l'important c'est de participer, comme on dit. Voilà, je sais, maigre consolation, enfin, c'est comme ça. Allez, ensemble donc jusqu'à 20h avec encore ce soir de la nouveauté pop-rock, mais aussi, vous en avez l'habitude sur le 89-4 avec la Belle Rock, un petit peu d'électro, un petit peu de, de rockabilly ce soir, puisqu'on accueillera Johnny, et oui, carrément, Johnny qui viendra. Avec son pote hein, Yves, nous parler du deuxième,、euh, de la deuxième Rockabilly Party qui aura lieu samedi prochain du côté de la salle Fontalon. Et puis on parlera évidemment du concert événement des mardis du Grand Marais, Ben, l'oncle Soul. On parlera de plein plein de choses du festival Paroles et Musique des Nuits de f o u r v i è r e qui arrive. n t Ainsi que Écho Sonore. On commence ce programme avec une nouveauté française, un trio pour être, prance, pour être précis, hein, ils viennent de Nantes. Et il s'appelle Minitel Rose. Ça s'appelle Snake Girl. Les plus cyniques d'entre vous diront Tiens, New Order de nouveau reformé. Pas du tout, je dirais plutôt que c'est encore une belle émanation, grosse influence mancunienne pour cette nouveauté française. Ce trio qui vient de Nantes et qui s'appelle Minitel Rose et qui mélange habilement l'électro et la pop, influencés évidemment par toute cette culture des années 80. Ils sont trois donc, un Quentin Gauvin, Romain Lem et Raphaël Dervez. Ils se font appeler Minitel Rose. Un nom qui devrait bah tiens, faire sourire tous ceux qui ont dans les 40 ans.、Voilà. Minitel Rose, souvenez-vous. Oui, c'était avant、euh, l'internet.、Euh, premier mini-album d e French Machine sorti en mai 2008. Premier album officiel qui s'appelle Atlantique. Ça va sortir le 7 juin prochain sur un label qui s'appelle Futur. Et on leur, on, espère, hein, on leur souhaite un. Un beau destin, un petit peu à la Phoenix. En tout cas, ça devrait faire parler de deux, de, ce groupe.、Hein. Minitel Rose, donc l'album Atlantique. Je vous le disais, 7 juin prochain, la sortie sur le label Futur. Et l'album s'appelle Atlantique. Ensemble, sur cette antenne, avec Label Rock jusqu'à 20h, je vous le disais. On allait parler de plein de choses, puisque c'est un petit peu l'été qui va arriver. Donc le début des festivals. On parlera des nuits sonores, on parlera des nuits de Fourvière, on parlera de la Rockabilly Party. Qui va se dérouler avec le Sgt. Pepper's Custom Club, ça sera samedi prochain du côté de la salle Fontalon. Mais entre-temps, on va se caler quelques nouveautés comme on a l'habitude. Une nouveauté, encore une fois, tiens, mais américaine cette fois-ci. On part dans le Nebraska avec un groupe qui s'est formé en 2004 qui s'appelle Eagle Seagull. Ils sont quatre e l i le chanteur, JJ le guitariste, Mike à la basse et Carrie au clavier et au violon. Nouvel album, deuxième album, ça s'appelle The Year of How to Book. Et c'est sorti chez p i a s e Un extrait tout de suite, ça s'appelle I'm Sorry. I'm I'm refais I'm beginning I'm I'm beginning sorry sorry, to your sorry to your sorry to but But but that... No, sorry, je fais, but hate face、voilà. Tout est comme ça, avec des à sorry, hate face hate je le s'appelle give who who、no、me Them, slumped against the wall. I used to think of you as a son, flinging your joy down to everyone.、But、your eyes have changed so soon, and your face, your face, your face is up. I'm sorry, but I'm beginning to hate your face. Extrait du deuxième album, nouvel album pour les q u américains t r e a Eagle, Seagull. L'album s'appelle The Year of How to Book, un album disponible chez p i a s e de la belle pop, souvent épique hein, et toujours très libre, qui me fait penser à des groupes un petit peu comme Arcade Fire ou alors g r a n d Daddy, ou alors plus récemment un truc que j'avais bien aimé qui s'appelait Get Well Soon. Vous écoutez donc la Belle Rock ensemble avec Sébastien jusqu'à 20h. Je vous ai dit qu'on allait parler de beaucoup de choses, beaucoup de, de festivals. Et j'aimerais vous parler du Festival des Nuits de f o u r v i è r e qui va se dérouler à Lyon du 4 juin au 31 juillet prochain. Avec cette année encore un des artistes prestigieux. Quelques noms comme ça à vous donner Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis, Richard Howley, Iggy Pop et ses Stooges. D'ailleurs, c'est complet. J'ai été fait un petit tour sur le site internet et c'est complet, malheureusement, pour aller voir Iggy. Il y aura aussi. Benjamin Biollet, Émilie Simon, M, Isia, Jacques Dutron, c Trois points de suspension, franchement, il y en a tellement.、Euh, vous l'aurez compris, c'est un rendez-vous incontournable chaque été avec une programmation à la fois exigeante et populaire qui propose du théâtre, de la danse, de la musique et du cinéma. Le tout évidemment sur un site exceptionnel. Et parmi les invités qu'on adore dans la Belle Rock, on va retrouver avec un grand plaisir les Américains de The National, hein, double actu pour eux, avec l'annonce donc de ce concert à Lyon le 13 juillet. Aux Nuits de f o u r v i è r e avec、euh, sur le même plateau en plus, et ça c'est bonus, un petit peu la cerise sur le gâteau,、euh, sur le gâteau, les gâteau e l New Yorkais de Vampire Weekend, double actu, e vous disais donc pour The National, puisque non seulement il y a ce concert, mais il y, y a évidemment la sortie de leur nouvel album qui s'appelle I Violet, cinquième album très attendu. Il sortira chez 4AD le 11 mai prochain. The National donc à Lyon, aux Nuits de f o u r v i è r e le 13 juillet, tout de suite un extrait de ce nouvel album. Ça s'appelle "Anyone's Ghost". <S Say One's Ghost, un extrait du cinquième album des Américains dit National. L'album va sortir le 11 mai prochain et je vous rappelle, c'est un événement puisqu'ils seront au Festival des Nuits de f o u r v i è r e à Lyon. Ça sera le 13 juillet avec en plus, je vous le disais、euh, il y a quelques instants, sur le même plateau, les New Yorkais de Vampire Weekend. Autre chouchou de la Belle Rock, toujours au Festival des Nuits de f o u r v i è r e le dimanche 18 juillet à 20h30. Dans le Grand Théâtre de Fourvière, les Londoniens des XX, super concert encore une fois, avec en première partie Idi Irrepressibles et le français Arnaud, Florent, Didier, d e t XX tout de suite, et à Fourvière le 18 juillet. And、they said, Welcome to the floor. It's been a、well、while, and you found someone better. But I've been waiting too long to give this up. The more I see, I understand. But sometimes I still need you. Sometimes.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 L'avenue pleine de pauvres gens, un t r a v e l o me dépasse. Son beau cul, efficace, m'hypnotise un moment. Ne sois pas trop exigeant, ne sois pas trop exigeant. La seule fille baisable du feu m'accorde un petit regard. Un petit regard, c'est bien peu. Ne sois pas trop exigeant. La journée a bien commencé. Même si cette publicité est mensongère. Cet homme politique qui t'agace et. et t'as pas fait tout ce que t'as dit hier. Ne sois pas trop exigeant. Ne sois pas trop exigeant. Papa, maman vieillissent. Et la famille change. Les courses dans le frigo me pourrissent, et personne ne les mange. Ne sois pas trop exigeant. Je ne m'habitue pas aux choses qui finissent. Depuis tout petit, c'est un peu mon vice. Pour 60 euros, n'importe q u e l p s y te l'aurait dit. Mon vieux, ne soyez pas trop exigeants. Regarde, certaines femmes sont désirables. Et même quand on les déshabille, tu restes assez présentable. Tu pourrais peut-être te reproduire. Si tu n'es pas trop exigeant, alors ne sois pas trop exigeant. Puis tu joues pas mal de la guitare. Oui, tu n'as pas grand-chose à dire. Dans le studio, tu es resté tard. N'as-tu donc rien vu venir Je voudrais pas me répéter, mais ne sois pas trop exigeant. Sinon, tu traînes et tu dis que tu te reposes bien parce que tu mens. Tu vas, tu viens, tu reviens sur tes pas, tu montes au sommet des monuments, tu jouis trois, quatre fois par jour, tu appelles ça faire l'amour. Ou bien tu vas au square, au milieu des nooms, tu vas t'asseoir entre deux p o u s s e t t e s à trois roues, mater les bourgeoises qui s'entretiennent encore folles de leur cul.、Les、disons fiers celles qui se tiennent un petit peu en arrière avec leurs histoires de petits, leurs histoires de psy, les apéros partis, leurs souvenirs du samedi. Ne sois pas trop exigeant. Il y a des enfants qui me ressemblent, je les regarde, et quand ils me sourient, je tremble. Ne t'habitue s pas aux choses qui finissent, et tu seras longtemps heureux, mon fils. Le bonheur est à portée de moi. Ne s o i t pas trop exigeant, le talentueux Arnaud, Florent, Didier sur son dernier album hein, qui s'appelle La Reproduction. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera donc en concert au Festival des Nuits de f o u r v i è r e Ça sera le dimanche 18 juillet à 20h30 dans le Grand Théâtre. Il sera donc en première partie avec The Irrepressible du groupe londonien The XX. Je vous rappelle que c'est une très bonne idée de réserver vos places dès à présent, soit par internet, un billetterie en ligne sur w w w n u i t d e f o u r v i è r e s Fourvière.fr ou alors par téléphone du lundi au samedi de 11h à 18h au 04 72 32 000. 00. Mais le mieux c'est d'aller sur le site internet nuitdefourvière.fr ou à partir de demain sur w w w v i r g i n r a d i o r f r vous cliquez sur l'onglet Label Rock et je me ferai un plaisir de mettre le lien pour aller acheter vos billets pour le festival donc des Nuits de Fourvière. Après Arnaud, f l e r o n Didier, on va rester dans la douceur et la Mélancolie avec l'ex-chanteuse d'Everything But the Girl. Elle s'appelle Tracy Fawn. Nouvel album qui va sortir mi-mai, qui s'appelle Love and It's Opposite. C'est sur le label Strange Feeling Records. Un nouvel album qui commence avec cette très belle chanson qui s'appelle Oh, The Divorces. Voilà, Tracy Fawn. Rien de personnel. Who's next? Next, always the ones that you least expect, they seem so strong. It turned out she wants it more all along, and each time I hear who's to p a r e I examine my heart, see how it stands. Wonder if it's still in safe hands. Whose flag Out in somebody's bed, I should have guessed that day that his phone wouldn't take your text. He was a charmer, I wish him bad karma. Oh, I know we shouldn't take sides, but that one. His fault, this one is her fault. Begun now, there's kids to tell. and Legal news a n d custody, and all、oh, the divorces. And this one is different, and each one, of course, is and always the same. magnifique Voit la douceur, la mélancolie de l'ex chanteuse d'Everything But the Girl, Tracy Fawn, nouvel album solo qui s'appelle Love and It's Opposite, disponible dans quelques semaines, hein, la, la semaine prochaine ou la semaine suivante, sur le label de son partenaire, Ben, l'ex Everything But the Girl. Le label, label s'appelle Strange Feeling Records et c'est donc le premier single issu de cet nouvel album qui s'appelle Oh, The Divorcees, ça c'est le nom du single et l'album, je vous rappelle, s'appelle 『love and its opposite』。 Versus Daft Punk, un des 93 titres hein, que l'on retrouve sur la playlist de l'excellent jeu DJ Hero, des nouvelles justement du groupe de rap new-yorkais les Beastie Boys, avec Adam Yoach, l'un des trois membres du groupe qui a confirmé la sortie du nouvel album des Beastie Boys, un album qui devrait s'appeler Hot Sauce Committee Part 1, sortie prévue probablement en septembre prochain, l'album qui devait sortir d'ailleurs l'année dernière, hein, qui avait été retardé après que Adam Madame Yotch a t appris qu'il avait un cancer. J'ai fait un tour sur le site internet. Déclaration officielle de l'intéressé. Je vais mieux, c'était difficile, mais je sens mon énergie revenir. L'album pourrait sortir en septembre, tout dépend de ma santé. L'album est déjà enregistré, mais nous voulons être sûrs que c'est bien ce que nous voulons, quitte à le retravailler. What's a victory? Like a hammer's what I chat when I feel anger I clap like who the man on the tracks, spewing answers Now the hands up and let me see him sway Like machete blades of a r e d d y t r b e array A heavy m e a t d i s play like a ready-strings of rain Of who he is but who cares, let me see the flames I wanna see all the light is ignite Tonight is the night, the fight is the fight for our right I come and join as we march on the White House The right route, right bout, right now, lights out Écoutez le son de Label Rock, le son d'ASM qui signifie State of Mind, ASM, le groupe qui officie derrière Wax t y l o r compilation qui vient du label a l t o r q La compilation s'appelle Seriously Eric ASM featuring Sadat X Certified Organic, excellente compilation. Avec dessus une vingtaine de morceaux, franchement, tous aussi、euh, bons les uns que les autres. Quelques noms Black Devil, Disco Club, Van de Veer, Corner Shop, John Spencer, Kim. Et donc,、euh, ce qu'on vient de s'écouter ASM. Qui signifie, je vous le disais, a state of mind. La semaine prochaine, dans la b e l Rock, pas mal d'invités. On aura du, du lourd hein, la semaine prochaine avec Mickael Motte et Flavien du groupe Angel and the Eden Tracks. Ils seront dans cette émission pour une longue, très longue interview. Et puis aussi en direct, l'ami Godot viendra nous parler de son nouvel album.、Hein. Godot, nouvel album sorti hier dans toutes les bonnes c r è m e r i e s On vous en reparlera donc la semaine prochaine. On continue avec Angel, donc, And the Hidden Tracks, nouvel album qui s'appelle The End, un extrait avec,、euh, en featuring, la très jolie Emma Pollock, ex Delgados. Unbroken Hearts, tout de suite, dans la Belle Rock 89-4, Virginia u d e r w a n Pop Rock! Can h e a r t s a rife. r One of the things that I pretend I'm f u d g i n g with my life. f o o l i n g myself in the end. I leave all this behind. Come to Mostly wrong. I've left all this behind and built new ones already. Stéphanois d'Angel and the Hidden Tracks avec、euh, en featuring Emma Pollock, Lex Delgados, Unbroken Hearts, l'album t r o i s i è m e album ou q u a t r i è m e on verra ça la semaine prochaine justement, puisque Michael et Flavien seront mes invités dans ce programme Angel and the Hidden Tracks. L'album donc s'appelle The End. Il sort sur l'excellent label toulousain We Are Unique Records la semaine prochaine, mercredi 5 mai hein, pour être précis. Un album enregistré en live l'été dernier avec du beau monde dessus, hein, Françoise Brust, e、euh, Raymond Howard, Jim Putnam des Radar Brothers, Laetitia Sadley de Stereolab et donc Emma Pollock des Delgados et encore plein d'autres. Ils sauront, vous saurez tout sur cet album la semaine prochaine. Autre invité aussi la semaine prochaine dans ce programme. Et、eh、bien Jérôme, alias Godot, viendra nous parler de son nouveau projet qui s'appelle Postcard Number One. Juste une dernière parenthèse concernant les Stéphanois d'Angel and t Hidden Tracks. Ils seront、eh、ben, pour le lendemain de la sortie, ils seront au fil la semaine prochaine, jeudi, en concert. Le 21 juin, à la fête de la musique à Saint-Étienne et à Lyon. Et aussi, et ça c'est une très belle date, ils seront le 22 juillet, eux aussi, aux Nuits de f o u r v i è r e avec Émilie Simon et Benjamin Biollet. À Lyon, voilà donc le 22 juillet, encore une fois, hein, soyez présents sur le 89-4 pour une très très très belle interview avec Angel and the Hidden Tracks. Et puisque l'on parle de Saint-Etienne, et bien des mauvaises nouvelles, hein, puisque je vous avais annoncé que Saint-Etienne menait 1-0 à 0 en foot, et ça, ça va pas faire plaisir à, à m i c k a e l et Flavien, puisque Lens mène maintenant 3 buts à 1. Dommage. Bon, allez, ce qui va faire plaisir par contre à m i c k a e l et à Flavien d'Angel, Et petit clin d'œil, justement, à Emma Pollock des Delgados. Et ben, le classique de la semaine, signé justement par les Delgados, hein, ce groupe écossais qui a existé de 1994 à 2005, avec un classique que j'ai déjà passé dans cette émission, un titre que j'adore qui s'appelle No Danger, sur leur troisième album qui s'appelle The Great Eastern, sorti en 2001 chez Chemical Underground, leur propre label de Delgados, tout de suite dans la b e l Rock. Juste après ça, on aura、euh, la pub. Moi,、ouais, je pense que ça va tomber à peu près pile poil. Voilà. Delgados, No Danger. アフビンヘンヘンフデイ Still confused about the way you came. Take the portraits from the wall, take them down and burn them all. I know what I've become by the marks upon their arms. There was nothing that they lacked in charm. But now I've g o t t o choose who from you is gonna lose and who is going through by the stories that were told. I decided to reject the bold, brace the cowardly and the weak. We had laughs that lasted weeks, t Paris i s n a n d I see a n e I swear this life is you. Been around since we were 22. And now you've got the rush. When you call and when you touch, I know things don't mean much. Cause we don't know we're strong enough. The chance. Just go out and get it straight. There are questions here that just can't wait. Leave romantics to the spine, leave the footballs to the pines. Alternatives we'll find. But there's nothing we can't find. Peace, Find the s t r e n Roll your sleeves up, find your a r m s insane. Walking out in little lights, down the corridors, alight, and on to w h a t you find. Out the door and down the street, over fences, glands, and bridge. s o h u s is gonna change Il y a 9 ans, sortez ce chef-d'œuvre No Danger de Delgado sur leur troisième album The Great Eastern. Petit clin d'œil donc à m i c k a e l notamment et Flavien du groupe Angel i and the i d d e n Drag. Je vous rappelle qu'ils seront la semaine prochaine dans ce programme, tout comme Godot. Tiens, puisqu'on parle de la scène stéphanoise, et、eh、ben on va se rejouer en un petit peu en avance, on va se refaire un petit coup de Raymond Howard, autre stéphanoise très talentueuse. J'espère qu'il n'y a pas trop d'anglais qui é c o u t e ça commence comme ça. q u On s'en fout, hein, sinon, c'est pas grave. Voilà, petit cours d'anglais signé par la Stéphanoise Raymond Howard. L'album s'appelle For All the Bruises, Black Eyes and Peas. Titre de ce morceau qu'on vient de s'écouter Great Minds, Think Alike. Elle est Stéphanoise et franchement, elle assure et vous la retrouvez sur le dernier album de Angel and the Hidden Tracks. On va revenir dans quelques minutes. Bougez pas, la Bell e Rock, ça continue jusqu'à 20h. Musique Tous les dimanches, 18h, 20h, la b e l Rock, avec Sébastien g a s s La Belle Rock, Sébastien,、euh, sur le 49-4, e n s e m b l e avec vous, pendant encore 55 minutes jusqu'à 20h. j a i é c o u t é la pub des Mardis du Grand Marais. Évidemment, c'est l'événement musical de la semaine mardi. Ben, l'oncle s a u l soul, vous le connaissez, vous avez... ça fait un bon moment qu'on passe Seven Nation Army. Mais vous allez connaître d'autres morceaux puisque ça sera essentiellement de très belles r e p l i s e s à la façon, b e n l'oncle s a u l Donc, allez-y, ouverture des portes évidemment à 20h30. Une bonne idée d'arriver, e、euh, à l'heure, parce que je pense qu'il va y avoir Beaucoup de monde, et puis puis q u o n parle d'autres concerts dans la région, le 6 mai, donc Angel and Eden Tracks plus Monofocus qu'on avait découvert au Grand Marais, c'était cette année, il me semble, ou en 2009 en tout cas. Angel, donc, au fil pour la sortie du nouvel album qui s'appelle The End. Du côté de Saint-Etienne, toujours le 12 mai, un autre groupe qu'on a découvert et qu'on aime bien découvert au Mardi du Grand Marais, c'est les Bikini Machines. Ils seront dans le cadre de, du festival Paroles et Musique au Magic Mirror, ça sera le 12 mai. Deux jours plus tard, encore plus. Proche de chez nous, puisque ça sera la salle Pierre non de Mabli. On retrouvera un concert pour la CGT avec Matho et Silverton. e Ça sera le 14 mai et un petit peu plus tard du côté du Transborder à Lyon. Des filles qu'on adore dans cette émission, c'est les Coco Rosy. i Elles seront en concert le 26 mai. On va continuer cette émission avec une nouveauté qui va sortir à la fin du mois. Une nouveauté signée par un artiste écossais du nom de George Demur. e Un musicien qui a été、euh, très activiste, notamment dans le domaine de l'électro. Il était parmi les producteurs les plus en vue en Écosse dans les années 90. En 2002, il déménage de l'Écosse. Il va habiter à Londres. Il se remet à jouer de la guitare et à chanter. En 2007, il sort un premier album. Et le 24 mai prochain, il sera de retour avec. Un deuxième album qui s'appelle The Drifter, c'est sur le label Mauta Recordings. Un extrait tout de suite, ça s'appelle I Don't w a n n a Know l'artiste s'appelle Georges Demur. e Our love can never die can I don't wanna hear you say somebody else could love me One a n o sur son deuxième album, l'écossais Georges Demur. L'album s'appelle The Drifter. C'est disponible à partir du 24 mai prochain sur le label Mauta Recordings. Dernière nouvelle fraîche du côté du stade Geoffroy Guichoir. C'est terminé hein, le match. La victoire l'ansoise au terme d'un scénario renversant. Alors qu'ils avaient pris l'ascendant, les verts se sont laissés submerger par les sangs et or qui ont su réagir et parfaitement dérouter, dérouler leur jeu. victoire finale pour les Lensois 4 à 1, 1. Saint-Etienne qui laisse filer trois points et qui du coup se fait peur. L'électropop plutôt bien ficelé dans ce programme Label Rock sur le 89.4, de l'électropop signé par un trio anglais qu'on vous a présenté l'an dernier. Qui s'appelle We Have Banned, premier album sorti il y a quelques semaines chez Naïve. On va, on va rester du côté de, de l'Angleterre avec une autre nouveauté. Alors, ce coup-ci, c'est beaucoup plus sombre. C'est pas chez Naïve, c'est sur le label Parlor Records. Ça s'appelle Project Coma Kino. C'est en fait un projet solo hein, fondé en 2007 par l'excellent Chris Kane et qui, depuis, évolue désormais à quatre de grosses influences Joy Division sur cet album qui s'appelle The Struggle for Utopia.、Euh, D'ailleurs, le nom hein, du groupe n'est Pas une coïncidence, puisque le nom du groupe c'est Project Coma Kino et qu'ils reprennent évidemment le nom Coma Kino et que Coma Kino, si mes souvenirs sont bons, était un des premiers singles de Joy Division. C'était sorti en 80, il me semble, chez Factory. En tout cas, c'est leur premier album, un album souvent sombre et guidé, vous allez voir, par la voix sourde des noirs de Chris Kane. Moi j'aime beaucoup, c'est bien plus à mon avis qu'une imitation de Joy Division et je vous invite vraiment à rentrer dans leur univers. C'est ce qu'on va faire tout de suite.、Project j e Comacino t dans la Bell Rock, ça s'appelle Syndrome. Sébastien g a s s C'est la partie de l'émission où on vous passe un petit peu de bruit dans la belle rock. Project c o m a k i n o projet anglais, premier album. L'album s'appelle The Struggle for Utopia. Et premier album aussi pour ce tout jeune anglais de 21 ans qui s'appelle John Joe Feather. Il vient de la ville de Leeds. Je vous ai d'ailleurs joué hein, pour la première fois cet artiste. C'était en avril 2008.、Euh, C'était un tout premier single. Et là, il y a l'album qui vient de sortir qui s'appelle Is or OK. Ça sort chez Nom Tong Records. C'est distribué en France par Cargo Records. Avec une sortie prévue pour ce premier album le 10 mai. Project Comactino et donc John Joe Feather à l'instant. On laisse l'Angleterre, on part du côté des États-Unis, toujours avec du bruit, toujours du bruit dans cette émission. Aïe aïe aïe aïe aïe a、euh, ï Tobacco sur le label Anticon, nouvel album donc pour ce projet américain intitulé Tobacco. L'album s'appelle Maniac Meat. Ça va sortir, alors là vous avez le temps, ça va sortir le 28 juin, comme d'habitude, comme l'album qu'on avait beaucoup aimé l'an dernier. Excellent mélange d'électro et de hip-hop avec un invité de luxe, un certain Beck, sur deux titres. C'est très frais et chaudement recommandé. La preuve tout de suite, Tobacco dans la Belle Rock, ça s'appelle Sweat Mode. Ah, ça fait du bruit! Écoutez le son de Label Rock, voilà, juste、euh, s'il y en avait encore qui doutaient, peut-être il y a plus personne qui m'écoute, on ne sait pas en tout cas. Bon, allez, Tobacco pour commencer sur label Anticon, nouvel album qui va sortir le 28 juin, ça s'appelle Maniac Meat. Et puis à l'instant, Yes Ayer, toujours aux États-Unis, extrait de, de l'album de Yes Ayer. Monde Green, ça c'est le titre qu'on vient de s'écouter. Yes Ayer, pour tous ceux qui ne connaissent pas, un groupe de rock expérimental originaire de Brooklyn à New York. L'album s'appelle Odd Blood. Il est sorti chez Naïve, mélange de pop classique avec beaucoup d'expérimentations sonores. Alors, autant vous le dire tout de suite, hein, je pense que vous avez facilement écouté. C'est pas toujours facile d'accès, c'est souvent barré. Mais au moins, ça a le mérite d'être original. Et franchement, parfois, le résultat est assez époustouflant. Vraiment un groupe à découvrir. Une seule date en France cette année, ça sera le 4 juillet, du côté du Maine Square Festival, un festival Virgin Radio d'ailleurs, du côté d'Arras. Voilà, Yes Ayer donc, Monde de Green et l'album s'appelle Odd Blood. Dans quelques instants, on va accueillir Johnny.、Ah, C'est pas souvent que je peux dire ça.、Hein. Johnny qui va venir dans cette émission, ouais, carrément. Avec Yves de la deuxième Rockabilly Party. Elle va avoir lieu le samedi prochain. Samedi prochain, donc à la salle Fontalon. Et juste avant de les accueillir pour une mini interview, bah, pour se mettre en condition, deux titres qui sentent bon le rock'n'roll, dont un classique signé par l'ami Johnny Burnett. C'était en 1956. i n t e r e t de Train kept rolling en 1956, et puis à l'instant, un groupe anglais qui sera à Rouen samedi prochain. Ils s'appellent The House Rockers. Ils seront avec les Rocking Daddy, les Bopin Gleezers, je crois que ça se dit comme ça, House Rockers donc, et Carl's and Rhythm All Stars. Tout cela pour la deuxième Rockabilly Party organisée par le Sgt. Pepper's Custom Club.、Euh, Virgin Radio qui en a largement parlé.、Et、franchement, ça va être terrible. C'était terrible l'année dernière et ça va être encore vachement bien cette année. Plus d'explications maintenant avec Johnny. Johnny, et、eh、oui, Johnny est là. Et Yves, c'est parti Johnny, うしても、ジョン・ジョン・プレイ、ワン・ティン・ドゥ・キンドゥ・セ r ゴ。 Les Sergeants Peppers, c'est une association qui a été créée en 1984. Donc À la base, on était passionnés de, de voiture s et, et de moto. s Et forcément,、euh, au, fil, au fil des années, on a appris, effectivement, aussi,、euh, lors des manifestations, des rencontres, etc., à apprécier、euh, donc la musique et forcément rock'n'roll et rock à b i l l e La musique et moto, voiture, c'est des choses qui vont ensemble dans tous les festivals, dans les rencontres, les concentrations. Il y a forcément des groupes qui jouent、euh, pour créer l'ambiance, justement. オー Bonjour, c'est Yves, Donc,、euh, je suis vice-président des Sergents p e e p e r s Cette année, on fait venir、euh, quatre groupes、euh, de Rockabilly comme l'année dernière, dont un groupe anglais qui vient directement d'Angleterre. Oui, des House Rockers. On a les Rockin' Daddy de, de Montbrison, on a les Bopins Glaziers de Bourgogne et un groupe de Paris,、euh, Carl's Thames Rite. Et dans cette soirée,、euh, bon, bah, ce qu'on souhaite aussi, c'est que les gens viennent habiller l'année、euh, 50-60 et que les gens dansent、euh, au son de la musique. Il y a tout un esprit autour de cette soirée en fait. Ce s t pas juste un concert comme les autres, c'est vraiment une fête. C'est une fête, voilà. On souhaite que les gens, on en a quelques-uns déjà l'année dernière qui sont venus habiller avec les, les gars avec les grandes vestes et tout, les bananes, les filles avec les grandes robes années 50-60. Et c'est vrai que plus il y en aura, mieux, mieux ça sera, qu'il qu y, qu y ait de l'ambiance et tout. 上の時点で、お客さんは2、oui. Ou 0 h 3時点で、で、20h45 分 20h45 時 On a un spécialiste de Perpignan là, qui vient avec son stand de disques, vinyle et des CD. On a également des vêtements années 50-60. Il y aura des, des chemises, des t-shirts. Également, ben, bien sûr, buvette et restauration rapide car screw, tog dog. Tarif alors 15 euros l'entrée. Bon, ben venez nombreux, on espère beaucoup de monde, une ambiance conviviale et entre bandes de copains, j'espère qu'on aura du monde, qu'il y aura de la danse, de la musique à fond et que les gens seront contents. <musique> Merci donc à Yves et Johnny du Sergent Papers Club. Je vous rappelle, il y a un site internet pour aller、euh, bah, avoir plus de renseignements www.sergentpapers.fr. Encore une fois, si vous allez sur le site de la Bell Rock demain sur www.virginradio1.fr, vous retrouverez le lien. Moi, ça me met carrément la pêche et j'espère qu'il y aura une super ambiance, mais il n'y a pas d e r a i s o n et franchement, ça me met la pêche. Et moi, la voiture est démarrée donc je continue. seront Pas du côté malheureusement de la salle Fontalon, mais vous avez compris, ça sera dans le même état d'esprit. Les Reverend Horton Heat, un groupe texan à f o r m é en 85 au fin fond du Texas qui mélange la country, le punk, le swing, big band et le rockabilly, dixième album qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Crying and Laughing. Allez, je répète donc le 8 mai samedi prochain, rockabilly p a r t i deuxième rockabilly p a r t i avec le Sgt. Pepper's Custom Club. Franchement, allez-y, 15 euros à partir de 20 heures pour quatre groupes les Bopping g l i z z a r r o c k d a d d i e s Carl and the Rhythm All Stars, The House Rockers. Est-ce que tu y seras, Jacques, là-bas, j'espère Je ne sais pas encore. Hey, le retour d'une voix qu'on aime bien sur le 4 9 4 ça fait plaisir là. Merci. Comment vas-tu Eh ben, ça va très bien. Bon Ça va très bien. T'avais envie de remettre ton. Ils y portent des chapeaux en Argentine, hein Non,、euh, franchement. Il porte un petit peu des chapeaux, il y a des bonnets, enfin les bonnets pas trop parce qu'il faisait encore bien chaud. Ouais. Donc c'était pas trop la saison. Bon, fin des vacances, hein, malheureusement, Jacques. Fin des vacances, c'est la reprise. Ouais, retour donc à partir de demain matin, évidemment. Ah, 7h30. Eh oui. Est-ce que je peux commander mon café tout de suite ou pas Tu sais faire encore Je te le ferai demain. a l l Exceptionnellement, z e je te le ferai. C'est sympa. Ça sera mon cadeau de bienvenue, d'accord C'est sympa, Seb. Allez, on reste dans le lourd dans la Bell Rock avec un premier extrait du prochain album de Deadweather. Prochain album qui va sortir le 11 mai. L'album s'appelle Sea of Cowards. Je vous rappelle que Deadweather, c'est une sorte de super groupe puisqu'il comprend Alison Mossart des Kills, Dean Fertita des Queens of the Stone Age, Jack Lawrence des Raconteurs et bien sûr l'excellent Jack White des White Stripes et des Raconteurs de Deadweather. Tout de suite dans la Bell Rock, ça s'appelle. Die by the drop. Die by the Drop, excellent, tout simplement énorme premier extrait du nouvel album des Deadweather. Je vous rappelle, c'est le groupe de Jack White, Jack Lawrence, Dean Fertita et Alison m o s a r t Die by the Drop, donc le single et l'album lui arrive le 11 mai. franchement Ça fait carrément du bien, et je vais vous avouer que bah, je viens d'émerger. J'ai vu la, la, la tête là à l'endroit où on voit pas beaucoup le, le soleil, et、euh, ça m'a fait du bien. Et franchement, ça va、euh, vachement mieux maintenant. Donc、euh, voilà, The Dead Weather, Die by the Drop. On continue,、euh, c'est bientôt terminé cette émission. C'est dommage parce que je, me, je la sens bien maintenant.、Hein. Voilà,、euh, extrait premier single du nouvel album des g o g o l Bordello. L'album s'appelle Transcontinental Soul. La sortie est prévue pour le 10 mai, cinquième album studio, et vous allez voir toujours a u D'énergie pour ce groupe de gitans new-yorkais, 13 titres en tout, imprégnés de ska, de metal, de punk, de dope, de rap et de musique de monde. Si, si, tout ça sur un même album. Les gogol bordello, tout de suite dans la b e l rock. Ça s'appelle p a l a t o u t é t caravan is coming, all guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little c h a v o I don't even own a guitar. But Mama, they got girl that I love the best. l e l a l e l a l e l a l e l a l e l a l e l a l e l e l l a l e a lella, lella, l e l a lella, l l a l a l a l a t e l l a l e l a l e l a l e l a l e l a l e l a l e l a l e l e l a l a lella, Guitarra for you, my little s h a v o l If you're slave to kissing, you gotta play this thing. Of love cannot be untrue. I'm a little chum, but I learned that one thing. g i r l s they like the kissing as much as w e red dog. Lila! Lila Pala Tutte! I'm dying, I'm dying, dying after you. Lila! Lila Pala Tutte! Cause they like the kissing as much as the red dog. Lila! ダだだ Pour、commencer, l'album s'appelle Transcontinental Hustle. Voilà, et puis à l'instant, le belge de service Arnaud, évidemment facilement reconnaissable à la voix éraillée. 14e album qui s'appelle b r u s h h l d dans les bacs depuis le 29 mars chez n a i v e Je vous rappelle que Arnaud sera en concert tout près de chez nous. Ça sera le 23 mai au festival Europa Vox de Clermont-Ferrand. Et puisqu'on parle du festival Europa Vox, entre autres, il y aura aussi l'ami Boogers. Boogers que j'ai eu l'occasion d'enregistrer. Euh, vendredi soir, du côté du fil à Saint-Etienne, longue interview aussi prévue dans cette émission, ainsi qu'une très belle captation de son dernier album. On aura des titres en live, notamment une surprenante reprise du Gallop Up Stand-Up de Bob Marley. Je pense à ça parce que sur l'album de Arnaud, il y a aussi une autre version de Gallop Up Stand-Up, et peut-être on s'écoutera ça la semaine prochaine. C'en est terminé pour ce soir dans Label Rock. On va se quitter avec la dernière production du grenoblois Oxia, ça s'appelle Less Time, Olivier alias d o n c Oxia, Perfectionniste producteur électro qui produit peu, mais chacune de ses productions est une vraie bombe. La preuve avec ce Lestime, petit bijou qui devrait ravir et combler tous les amoureux de Deep House. Il sera lui aussi en concert dans la région le 12 mai au Festival des Nuits Sonneurs à Lyon. On en reparle la semaine prochaine. Plus d'infos sur les Nuits Sonneurs évidemment sur www.nuitssonneurs.com. Un festival électro, pas, tout, pas que de l'électro d'ailleurs, puisqu'il y a aussi pas mal de, de groupes rock qui vont se Produire, en tout cas c'est sur la, la scène indépendante comme on aime. Les nuits sonores donc à Lyon du 12 au 16 mai. Vous l'avez écouté, Jacques Chambonnière de retour sur le 494. Vous le retrouverez à, en ma compagnie à partir de 7h30 demain matin pour le premier flash d'info. 8h, 8h30, 9h. Le retour aussi de l'équipe au complète demain puisque Marilyn sera de retour de vacances et animera la tranche évidemment de midi jusqu'à 14h. Manu de 14 à 16h. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. C'était la Belle Rock. Je vais vous dire, soyez sages comme d'habitude, mais pas trop. Ciao, ciao. On se retrouve donc la semaine prochaine avec des invités en direct Godot, mais aussi Angel and e d e n t r a x Michael et Flavian. Excellente fin de week-end. Très bonne soirée. À l'écoute du 4194, dans quelques minutes, vous allez retrouver la scène française. Ciao, tout le monde. La Belle Rock avec Sébastien g a s s